Le corbeau vaniteux Il était une fois une volée de corbeaux qui vivait au milieu des manguiers. Aujourd'hui, il y avait pas mal d'excitation dans l'air car monsieur Croix partait en vacances et disait au revoir à tous ses amis. Monsieur Croix, j'ai fait pour toi ma tarte spéciale à la mangue. Waouh Merci madame Croix. Et prends aussi ce tas de brandy et de la résine de pin. « Tu ne sais pas bien où tu auras besoin de construire un nid ?»« Merci, croissant. Vous allez me manquer. Vous allez tous me manquer. » Et une fois rassemblés tous les cadeaux offerts par ses amis, monsieur Croix s'envola enfin. monsieur Croix vola par-delà les montagnes et les rivières, au-dessus des villes et des villages. Il vit le monde pour la première fois. Un jour... Il entendit le tonnerre et les éclairs et se dit qu'il allait bientôt pleuvoir. Il fila vite s'abriter dans un arbre. Je pense que je vais devoir rester ici cette nuit. Ce n'est pas une très bonne idée de voler sous la pluie. Tandis que monsieur Croix s'installait dans l'arbre, il entendit un son bizarre. Il regarda rapidement à travers les branches pour essayer de savoir d'où venait le bruit. Il va bientôt pleuvoir! Hourraaa! « Que sont ces créatures Ils volent Ce sont des oiseaux, mais ils sont tellement, tellement beaux !» Monsieur Croix, le corbeau, était en train de voir des pans pour la première fois de sa vie et n'arrivait pas à croire à quel point ils étaient beaux. Il compara ses propres plumes noires avec leurs plumes brillantes et si colorées. Tout à coup, il n'aimait plus être un corbeau. « Regardez-moi un peu !» tout noir et tout moche. Je veux être comme eux, tellement beau, si joli. » Alors monsieur Croix observa les pans jour et nuit. Il ne pouvait plus penser à autre chose qu'à devenir un pan. Mais comment faire Il se mit à manger des baies comme eux, à danser comme eux, et un jour, il eut une idée. La belle plume de pan que voici, À partir de ce jour, monsieur Croix commença à récupérer les plumes de paon qui tombaient. Quand il en eut récupéré assez, il prit la résine de paon offerte par monsieur Croisson et colla ses plumes sur sa queue. Ah! Je suis devenu un paon! Enfin! Maintenant, je rentre à la maison! Youhou! pensant alors qu'il était maintenant un pan, monsieur croix s'envola vers sa maison. Madame croix vit monsieur croix arriver. Elle appela tous les autres corbeaux et très vite, ils se retrouvèrent tous autour du nid de monsieur croix. Bienvenue monsieur croix. Comment c'était vos vacances Vous nous avez manqué à nous les corbeaux. Les vacances étaient très bonnes. Merci. Mais maintenant, je ne suis plus un vilain corbeau. Je suis devenu un paon magnifique. Mais tu es un corbeau, toi aussi. Comment peux-tu dire que les corbeaux sont vilains? Je t'ai apporté ma tarte à la mangue. Merci. Mais puisque je suis maintenant un paon... Je ne dois manger que des baies. Les corbeaux n'apprécièrent pas le comportement de monsieur Croix. Ils décidèrent de le laisser tout seul. Mais monsieur Croix n'apprit pas sa leçon pour autant. Un jour, il prit une décision. Oh, les vilains corbeaux! Pourquoi devrais-je rester avec eux? Ma vraie place est avec les pans! Alors monsieur Croix partit vivre avec les pans. « Puisque je suis maintenant un paon, je me suis dit que je pouvais vivre avec vous. » Les paons discutèrent entre eux, puis ils décidèrent de permettre à ce paon étrange de rester. Mais un jour, il se mit à pleuvoir et les plumes de paon de M. Croix tombèrent de sa queue. « Oh, tu n'es pas un paon !»« Bien sûr que si, je suis un paon. Je mange comme vous, je vis avec vous, j'ai même des plumes brillantes et colorées comme vous. » Des plumes comme nous Tu es un corbeau Non, non, non, non, non, non Des plumes noires très sombres te rendent si beau Quoi Les pans admiraient les belles plumes noires du corbeau. Le corbeau n'en croyait pas ses oreilles. Tes plumes sont si belles Et en plus, elles te permettent de voler tout en haut dans le ciel. Alors qu'avec nos plumes très longues, nous ne pouvons que voler assez bas... « On rêve de pouvoir toucher le ciel comme toi, mais toi, tu as décidé d'abandonner ta famille et tes amis corbeau pour devenir seulement un paon Quelle honte Rentre à la maison et sois heureux de ce que tu es !» Monsieur Croix finit par réaliser qu'il avait été ridicule et rentra à la maison. « Euh, bonjour Madame Croix. » Je sais que tu es en colère contre moi et je le mérite bien. J'ai essayé d'être quelqu'un que je ne suis pas et en cours de route, j'ai perdu ma famille et mes amis aussi. S'il te plaît, pardonne-moi. <rire> Est-ce que tu veux de ma tarte à la mangue Bien sûr, s'il te plaît. Je suis si fatigué de ne manger que des baies tout le temps. Je m'excuse auprès de tout le monde. Je suis un corbeau et peu importe combien de plumes je colle, je serai toujours un corbeau. « Content que tu sois revenu !» En s'habillant comme quelqu'un d'autre, en copiant son style de vie et ce qu'il mange, on ne devient pas cette personne. La meilleure chose à faire est d'être heureux de qui on est, parce que peu importe qui on est, on est quelqu'un de spécial. Et on est mieux que les autres à notre façon.